Quelle est la forme de ta chahut 2. La paix soit sur nous et les justes serviteurs de Dieu, je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu, seul n'a pas de partenaire, et je témoigne que Mohamed est son serviteur et son messager.